Quand j'arrive pas à dormir Mais qu'il faut quand même dormir J'ai pas intérêt à me relever, Sinon je me fais disputer Alors je compte Je compte les moutons Allez boire un petit coup Et encore un bisou Retourner au WC Ça passe une fois mais faut pas exagérer Alors je compte Je compte, compte les moutons, moutons. Je sais pas encore bien compter Mais je me suis débrouillé Je prends toujours les mêmes moutons Et je connais même leur nom Alors je compte Je compte les moutons Il y a le noir, le gris, le blanc Le petit roule marron tout grand Pour changer un rose, un bleu Un violet, un jaune, un vert qui boite un peu Alors je compte Vais compter et recompter mes dizo vies c'est décidé j'en ai plus qu'assez ça suffit les gentils moutons je vais compter les gros vilains dragons alors je compte je compte les dragons alors je compte